Et、vous évoquez r a b a h s le saxon d'un vieux nègre、mmh. ou des instruments j a p o n a i s、mmh. Préférez-vous la musique des dessins animés Du bruitage Écoutez ce chien qui hurle à la lune. Et c e s oiseaux. Et c e s cordes c a s s e s qui éclatent. Et se r é p o n d e dans le lointain. cela u l'instrument sans forme sans marteau sans ange venez entendre les ondes mystérieuses au palais de l'art français vous aimerez vous aussi jouer cet instrument d'enfanteur que l'on apprend si f a c i l e m e n t bientôt il y aura dans chaque maison un m a r t e a u d